« Que devient mon neveu, l'enfant n'est pas gênant ?»« Monsieur, il dort, » répondit Nanon. « Tant mieux, n'a pas besoin de bougies, » dit Grandet d'un ton goguenard. Cette clémence insolite, cette amère gaieté frappèrent Madame Grandet, qui regarda son mari fort attentivement. Le bonhomme, ici peut-être est-il convenable de faire observer qu'en Touraine, en Anjou, en Poitou, dans la Bretagne, le mot « bonhomme » déjà souvent employé pour désigner grandet, est décerné aux hommes les plus cruels comme aux plus bonasses, aussitôt qu'ils sont arrivés à un certain âge. Ce titre ne préjuge rien sur la mansuétude individuelle. Le bonhomme donc prit son chapeau, ses gants et dit « Je vais muser sur la place pour rencontrer nos cruchots. » Eugénie, ton père a décidément quelque chose. En effet, peu dormeur, Grandette employait la moitié de ses nuits aux calculs préliminaires qui donnaient à ses vues, à ses observations, à ses plans, leur étonnante justesse et leur assuraient cette constante réussite de laquelle s'émerveillaient les saumurois. Tout pouvoir humain est un composé de patience et de temps. Les gens puissants veulent et veillent. La vie de l'avare est un constant exercice de la puissance humaine mis au service de la personnalité. Il ne s'appuie que sur deux sentiments, l'amour propre et l'intérêt. Mais l'intérêt étant en quelque sorte l'amour propre solide, et bien entendu l'attestation continue d'une supériorité réelle, l'amour propre et l'intérêt sont deux parties d'un même tout, l'égoïsme. De là vient peut-être la prodigieuse curiosité qu'excitent les avares habilement mis en scène, Chacun tient par un fil à ces personnages qui s'attaquent à tous les sentiments humains en les résumant tous. Où est l'homme sans désir Et quel désir social se résoudra sans argent Grandet avait bien réellement quelque chose suivant l'expression de sa femme. Il se rencontrait en lui, comme chez tous les avares, un persistant besoin de jouer une partie avec les autres hommes, de leur gagner légalement leurs écus, Imposer autrui, n'est-ce pas faire acte de pouvoir Se donner perpétuellement le droit de mépriser ceux qui, trop faibles, se laissent ici-bas dévorer Oh qui a bien compris l'agneau paisiblement couché au pied de Dieu, le plus touchant emblème de toutes les victimes terrestres, celui de leur avenir Enfin, la souffrance et la faiblesse glorifiées. Cet agneau, Lavare le laisse s'engraisser. Il le parque, le tue, le cuit, le mange et le méprise. La pâture des avares se compose d'argent et de dédain. Pendant la nuit, les idées du bonhomme avaient pris un autre cours, de là sa clémence. Il avait ourdi une trame pour se moquer des parisiens, pour les tordre, les rouler, les pétrir, les faire aller, venir suer, espérer, pâlir. Pour s'amuser d'eux, lui, ancien tonnelier au fond de sa salle grise, en montant l'escalier vermoulu de sa maison de Saumur. son neveu l'avait occupé. Il voulait sauver l'honneur de son frère mort sans qu'il en coûte un sou ni à son neveu ni à lui. Ses fonds allaient être placés pour trois ans, il n'avait plus qu'à gérer ses biens. Il fallait donc un aliment à son activité malicieuse et il l'avait trouvé dans la faillite de son frère. Ne se sentant rien entre les pattes à pressurer, il voulait concasser les Parisiens au profit de Charles et se montrer excellent frère à bon marché. L'honneur de la famille entrait pour si peu de choses dans son projet que sa bonne volonté doit être comparée aux besoins qu'éprouvent les joueurs de voir bien jouer une partie dans laquelle ils n'ont pas d'enjeu. Et les cruchots lui étaient nécessaires. Et il ne voulait pas aller les chercher. Il avait décidé de les faire arriver chez lui et d'y commencer ce soir même la comédie dont le plan venait d'être conçu afin d'être le lendemain sans qu'il lui en coûte un denier l'objet de l'admiration de sa ville. En l'absence de son père, Eugénie eut le bonheur de pouvoir s'épancher ouvertement de son bien-aimé cousin, dépancher sur lui sans crainte les trésors de sa pitié, l'une des sublimes supériorités de la femme, la seule qu'elle veuille faire sentir, la seule qu'elle pardonne à l'homme de lui laisser prendre sur lui. Trois ou quatre fois, Eugénie alla écouter la respiration de son cousin. Savoir s'il dormait, s'il se réveillait. Puis, quand il se leva, la crème, le café, les œufs, les fruits, les assiettes, le verre, tout ce qui faisait partie du déjeuner, fut pour elle l'objet de quelques soins. Elle grimpa lestement dans le vieil escalier pour écouter le bruit que faisait son cousin. S'habillait-il Pleurait-il encore Elle vint jusqu'à la porte. « Mon cousin ?» « Ma cousine, voulez-vous déjeuner dans la salle ou dans votre chambre ?»« Où vous voudrez. »« Comment vous trouvez-vous »« Ma chère cousine, j'ai honte d'avoir faim. »